بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله أما بعد سنبدأ الآن الدرس الرابع من شرح الكتاب التعليق المتين على أصل السنة واعتقاد الدين وهو شرح لعقيدة الإمامين الرازيين أبو حاتم الرازي وأبو سرع الرازي برواية ابن أبي حاتم الرازي، حفظهم الله ورحمهم الله جماعين، وهو الشرح للشيخ زيد بن, زيد بن محمد بن هادي المدخلي، حفظه الله، وقد قام يعني ببعض التعليقات على شرحه يعني من ضمن الدروس التي ألقاها يعني في الدورة. دورة الإمام عبد الله القرعاوي في جنوب في جنوب المملكه العربيه السعوديه في مدينة سامطه فنحن نترجم الآن هذه الدروس إلى اللغه الفرنسيه فنبدا ان شاء الله ف Et euh, c'est l'explication du livre du Cheikh Zayd al madkhali qui est le Sharh de la Aqidah des deux Imams, hein, Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi, par la narration de Ibn Abi Hatim al-Razi. Et c'est les cours qui ont été donnés durant le séminaire de l'Imam Abdullah al-Qarawi. Et euh, donc on les traduit en français pour les frères et les sœurs qui ne parlent pas l'arabe. Et qui ne comprennent pas encore l'arabe. Donc, euh, on est arrivé donc, comme je disais, au point numéro 4, et le sujet. Donc, vous allez entendre de quoi il s'agit. On va commencer par lire le texte. L'imam Ibn Abi Hatim rapporte donc de son père et de l'imam Abu Zur'a. Il dit: Wa wa thumma umar ibn al-khattab thumma uthman ibn affan thumma ali ibn abi abi talib radiyallahu anhum al donc ce sujet dit de cette Après, après son prophète, c'est-à-dire après le prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr al-Siddiq, et Omar ibn Khattab, et Othman ibn Affan, et Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhum. Et ce sont les successeurs, les khulafa, bien guidés. Al-Rashidun, c'est-à-dire qui sont sur la droiture, al-Mahdiun, qui sont bien guidés. Et maintenant on va lire le charh. Hein, ou la traduction du char du Sheikh Zayd al madkhali de, euh, de, de cette parole et de cette explication donc le Sheikh il dit ceci aussi fait partie de l'explication et de la clarification de la croyance d'Ahl Sunnati et de jama'a au sujet des compagnons du prophète Muhammad alayhi wa sallam et à la tête de ceux-ci les quatre successeurs les quatre hulafahs Et leur ordre dans le mérite est, est le même que leur ordre dans le khilafah. L'ordre qu'ils ont dans le mérite, c'est-à-dire dans leur mérite, c'est-à-dire celui dans ceux qui, est -à -dire lequel est meilleur d'entre eux, eh c'est le même ordre que l'ordre qu'ils ont dans le khilafah. C'est-à-dire que le meilleur d'entre eux, c'est Abu Bakr, puis... Euh, c'est-à-dire ça c'est le meilleur après le prophète saint Bakr et euh, après les prophètes et les messagers donc c'est lui qui est le meilleur de la Ummah puis ensuite il est suivi de Al-Faruq Omar anhu et ensuite il est suivi de Othman ibn Affan anhu et il est suivi ensuite de Ali ibn Abi Talib anhu ceux-ci sont les successeurs, les khulafa Ce que le Prophète a dit à leur sujet, sallallahu alayhi wa sallam. Certes, celui qui vivra d'entre vous, euh, celui d'entre vous qui vivra, verra beaucoup de divergences. Alors, je vous incite à vous accrocher à ma sunnah et à suivre la sunnah de mes successeurs qui sont sur la droiture et qui sont bien guidés après moi. Mordez dedans avec vos molaires et prenez garde aux choses inventées dans la religion car toute innovation est un égarement, car toute innovation est égarement. toute béd'a est, Tout béd est balala. donc euh, ça après avoir mentionné ça il dit et ceci c'est selon le consensus de la Ummah ceux bien entendu ceux qui bien dit, ceux qu'on prend en considération Pour, par rapport aux questions d'Ijma, aux questions de consensus. Donc, ceux qu'on considère, ceux dont on reconnaît le consensus. Donc, ceci est selon le consensus de la Homma, c'est-à-dire ceux dont on prend en considération le consensus. Au sujet de l'ordre des Relapha, l'ordre qu'ils ont dans le khilafa et l'ordre qu'ils ont dans le mérite également et c'est le même hein, les deux c'est le même l'ordre qu'ils ont dans le mérite c'est le même que l'ordre qu'ils ont dans le khilafa comme on l'a expliqué précédemment et ils sont dans le juste milieu en ce qui concerne les compagnons du messager entre les khawarij hein, Qui manquent de respect envers les Sahaba et les Rawafid, qui sont aussi extrémistes et qui manquent de respect envers les Sahaba. L'explication de cela, c'est que Ahl al Jama'a, il clarifie ce que les Sahaba ont comme droit et il les mentionne selon ce qui convient, selon ce qui convient de mentionner à leur sujet par rapport à leur mérite. Et par rapport à leur noblesse Puisque ce sont les sahaba du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Du fait qu'ils ont préservé La science de la charia Pour nous Et qu'ils l'ont transmis à ceux qui sont venus Après eux Et qu'ils ont lutté dans le sentier d'Allah Pour élever la parole d'Allah Et qu'ils ont propagé et diffusé L'islam dans toutes les régions de la terre hein? Et les gens de la sunna Ils mentionnent également Euh, Lorsqu'ils mentionnent les Sahaba, ils euh, mentionnent la satisfaction d'Allah à leur sujet, hein, ils disent, et euh, ils invoquent pour eux, ils, ils demandent à Allah pour eux des récompenses pour ce qu'ils ont fait et une rétribution hein, par rapport à ce qu'ils ont laissé comme héritage. Et la, la, la connaissance la reconnaissance que ahl Wal-Jama'a donne au degré et à l'importance des compagnons du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam cette connaissance-là fait partie de la connaissance de la Sharia et c'est une connaissance qui, qui yani, ne va pas à l'extrême c'est-à-dire dans l'exagération ni dans Euh, le laxisme ou le, le manquement hein, envers eux et ils se basent sur l'épreuve du Coran et de la Sunna à ce sujet là parce que Allah dans le Coran il fait l'éloge des Sahaba, il les glorifie hein, et il, il parle d'eux avec les plus belles euh, qualifications hein, et il mentionne à leur sujet qu'il est satisfait d'eux et qu'eux sont satisfaits de lui, et qu'il les a agréés. Donc Allah subhanahu wa dit par exemple dans le verset 100, en sortant de les tout premiers qui ont précédé parmi les Muhajirines, ceux qui étaient à la Mecque, qui ont émigré, ou les habitants de Médine qui se sont convertis à l'islam, qui ont défendu l'islam, ceux qui les ont suivis, Hein, avec excellence avec perfection avec la, de la meilleure manière Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui et Allah a promis pour eux ou a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement et cela est la, grande, la, la grand, le grand succès ou la grande réussite c'est le verset 100 dans le Surah tauba Et également, euh, dans la sunnah, on retrouve également des attributs et des qualificatifs des Sahaba qui montrent yani, comment yani, ils ont été euh, yani, mentionnés de la meilleure façon aussi. Comme le prophète sallam, dit, « D'aou ashabi fa in ahadakum law anfaqa uhudin ma la Donc, ça, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Laissez mes compagnons, ne leur faites pas de tort ou d'agression ou d'offense, car si l'un d'entre vous devait donner en aumône la quantité d'or équivalent à la montagne de Uhud, ne, cela n'aurait même pas la valeur de la poignée de main que donne un Sahabi en au monde, ni même la moitié d'une poignée de main. Donc, comme on l'a dit précédemment, que les, les gens de sunnati wal al a, hein, y a -il ceux qui suivent As As -à les, les salafes salih, les salih, les pieux prédécesseurs, et ceux qui les suivent, ils reconnaissent la valeur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et, Ils considèrent que de les aimer est une obligation que Allah a, rendue, hein, a établie et que, que c'est une chose que Allah a rendue obligatoire dans le Coran. Et euh, le fait de mentionner l'agrément à leur sujet, la satisfaction à leur sujet, ça fait partie des exemples et de la voie des salaf. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'eux, on dit... anhum ». Hein, ça, ça fait partie de la guidance des salafs et le fait de les aimer et de se taire au sujet de ce qui s'est produit entre eux comme dispute ou comme conflit tout ça, ça fait partie de la guidance des salafs salih et les gens d'Ahlusson à ils suivent cette voie-là c'est ça, c'est leur guidance c'est leur voie et également, ça fait partie de la guidance des ulamas qui sont venus après eux, jusqu'au jour de la résurrection. Ils suivent toujours cette voie. Comme Allah le dit dans le verset 10, et ceux qui sont venus après eux disent « Notre Seigneur, pardonne-nous à nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. » Et à la tête de cela, bien entendu, il y a les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne les rawafid, c'est-à-dire Les, la, une des sectes parmi les sectes des chiites qui, on, appelle, on les appelle les Rawafil, et bien eux, ils ont exagéré au sujet de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des, des proches du prophète sallam, en particulier à propos de Ali ibn Abi Talib, et de Fatima, et de ses fils, hein, radiallahu anhum. Et euh, ils se sont divisés en trois sectes. La première, qu'on appelle... Al C'est-à-dire la secte qui a divinisé Ali, qui en a fait une divinité, un dieu. Et le sheikh il dit que ce sont, eux, ce sont ceux qui ont hein, déifié ou divinisé euh, Ali. Ils en ont fait un dieu. Ils ont cru à son sujet ce qui n'est pas permis d'avoir comme croyance vis-à-vis d'une créature ou d'un ange rapproché ou d'un prophète envoyé, ou quiconque qui serait en dessous d'eux. Et donc, ceux qui ont dit cette parole-là, et qui ont cru qu'Ali, radiallahu anhu, était un dieu, eh bien, Ali, radiallahu anhu, les a brûlés vivants. Hein? Il les a fait brûler vivants, radiallahu anhu. La deuxième secte, parmi la secte des, euh, de ces gens-là, des Rafi'lah, c'est celle qu'on appelle « As-Sabba » As-Sabba » c'est-à-dire ceux qui croient que d'insulter Abu Bakr et Omar, c'est une adoration par laquelle on se rapproche d'Allah donc euh, ils appellent Abu Bakr et Omar « Al-Jibd »« Al-Tahut » ils appellent Abu Bakr les deux par ces noms-là, ça c'est bien entendu euh, des, des insultes Et ils les appellent aussi les deux idoles de Quraysh, son âme Et ils accusent les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de Nifaq, et d'avoir collaboré, co coopéré dans le péché et dans la transgression, en prétendant qu'ils ont retiré euh, y -a -y, la succession du khilafa de Ali, anhu, Et qu'ils l'ont donné à Abu Bakr et Omar et Othman. Anhum. Donc, la, la troisième secte, c'est celle qu'on appelle Al-Zaydiya. Et ce sont ceux qui disent que Ali ibn Abi Talib est meilleur que Abu Bakr et Omar. Anhum. Sauf qu'ils ne vont pas jusqu'à déclarer Ali comme étant Dieu, et il n'insulte pas non plus les deux, euh, Yanni Abu Bakr et Omar, contrairement à ce que font les Mu'alliha et les Sabba, les deux premières sectes. Donc, euh, Yanni, la première, les deux, les, les deux sectes, Al-Mu'alliha et as-sabba Al leur bid'a leur innovation, Les, les reins mécréens, parce que c'est une innovation qui est coffre, et, et c'est une, une forme de coffre, ou une catégorie de coffre, qui est majeure. Et y yani, en combien d'autres Bid'a ils ont également en dehors de celle-là qu'on n'a pas c'est-à-dire Ils ont plein d'autres innovations qu'on n'a pas mentionnées. En ce qui concerne Azadia, leur bid'a est une bid'a qui est Mufassika c'est-à-dire qu'elle qu tombe dans la, la désobéissance et le péché sauf qu'elle n'est pas euh, au degré de qu'est-ce qui fait euh, tomber dans le coffre et qui fait euh, commettre un coffre ou tomber dans la mécréance sauf peut-être certains d'entre eux qui sont extrémistes comme ceux qu'on appelle Al-Jaroudiyah qui se sont ralliés à la secte des sabah, ceux qui insultent les sahaba, et ceux-là donc, parmi eux qui sont des extrémistes, sont leurs bidas sont, sont une bidah qui est kof, qui est, un mécréant, parce que bien entendu d'insulter les sahaba c'est kof. Et en ce qui concerne les khawarij Ceux là ont déclaré Ali Radiallahu Anhu comme étant un kafir, de même que tous les autres Sahaba qui étaient avec lui, et ils ont même combattu hein, les Sahaba et ont rendu leur sang halal, hein, ils ont rendu leur sang, le sein des Sahaba halal et ils ont euh, même euh, y y bafoué leur honneur et ont volé leurs biens. Donc, ça, c'est ce qui a rapport avec la position des gens envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on voit qu'ils sont deux extrêmes et un juste milieu. La position, la première position, la première extrême, c'est l'extrême des Khawarij, qui ont déclaré Ali radiallahu anhu, Ali ibn Abi Talib comme étant kafir, de même que ceux qui étaient avec lui. L'autre extrême, c'est l'extrême de, de ceux qui sont tombés dans l'exagération au sujet de l'amour de Ali, anhu, et qui l'ont élevé à un degré, yani, au-dessus de son degré, hein, qui ont fait de lui un dieu, ou qui l'ont élevé au-dessus des autres sahabas, et de même que le reste de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est l'autre extrême. Et il y a le juste milieu, la position du juste milieu, qui est la position dal sunnat et Wal-Jama'a, yani, ne sont pas dans l'extrémisme ou dans le laxisme d'un ou de l'autre. Ils sont au juste milieu en ce qui concerne les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils disent à leur sujet ce que le Coran al-Karim a mentionné et ce que la Sunna mentionne également à leur sujet et ils n'ont rien changé à cela et ils n'ont pas euh, fait aucun changement à ça euh, ensuite donc il y a une question qui a été posée Et la première question, c'est une seule question en fait, et non, il y a deux questions. Donc la première question, c'est celui qui a donné précédence à Ali radiyallahu anhu, sur Osman. Dans le mérite, est-ce que celui-là est considéré comme un innovateur C'est-à-dire celui qui préfère Ali dans le mérite et qui dit que Ali est meilleur que Osman est-ce que celui-là est considéré comme un innovateur la réponse à cette question le cher Zaid il dit celui qui fait précéder Ali anhu, sur Othmane, anhu, après que le consensus ait été établi sur le fait que Osman est meilleur que Ali alors cette personne-là ne sort pas d'une des deux situations suivantes soit que cette personne fait partie des Rawafid fait partie des Shia ah, ce qu'on appelle les douze hein, les, les duodécimains, c'est-à-dire ceux qui croient aux douze imams, successeurs ou bien on les appelle aussi Ja'fariya ou bien imamiya. tout ça c'est des noms pour les Rawafidah Rawafid, Ifnachriya, Ja'fariya, ou Donc, si c'est si une personne qui fait partie de cela, donc on ne, on ne prend même pas en considération sa parole. Pourquoi? Parce que pour lui, hein, pour, pourquoi? Parce que parce qu il fait partie des gens de kouf, et des gens de péché, et des gens de désordre sur la terre. Et c est, c est, il fait partie de la secte cest ça c'est ceux qui hein, font, du, font de l'insulte et de maudire et d'insulter Abu Bakr et Omar, ils, en font, euh, de, ils font de ça une adoration. Et ils, ils croient que d'insulter Abu Bakr et Omar, c'est une adoration. Donc ils le font jour et nuit. Hein. Donc ils insultent Abu Bakr et Omar. Alors que ce sont eux qui sont les meilleurs de cette Ummah. Ce sont ces deux-là qui sont les meilleurs de la Ummah après son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont eux également qui disent clairement et explicitement que la mère des croyants Aïcha, radiyallahu anha, était une adulteresse. Après que Allah, sallallahu alayhi wa les ala, dans le Coran dans des versets qui seront récités dans surat an-nur qui sont récités dans surat an-nur donc euh, comme ces gens-là ont de nombreuses croyances qui sont corrompues et mauvaises parmi ces mauvaises croyances qu'ils ont les croyances corrompues qu'ils ont ils ont la suivante c'est par exemple qu'ils disent ils croient que leurs imams sont infaillibles. Ils ont douze imams qui sont des descendants de d'Ali, et ils disent que ces douze imams-là sont infaillibles et qu'ils ne meurent que par leur propre décision. C'est-à-dire que quand ils meurent, c'est parce qu'ils l'ont voulu et qu'ils l'ont choisi eux-mêmes. Et qu'ils savent à l'avance quand est-ce qu'ils meurent. Donc, ça, c'est une de leurs fausses croyances. Une autre de leurs fausses croyances, c'est qu'ils rendent halal, ils rendent licite, le mariage de jouissance. C'est-à-dire, le mariage pour un temps, un temps euh, prévu à l'avance. Et ils préfèrent ce genre de mariage au mariage des musulmans. Après que cette chose-là, en fait, ait été interdite, par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire ce genre de mariage, de jouissance temporaire, il a été interdit par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il y a le consensus de la Ummah à, à propos de son interdiction. Un autre point, également, parmi leurs fausses croyances, c'est le fait qu'ils mentent contre les compagnons du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils disent qu'ils ont déformé ou falsifié le Coran, qu'ils l'ont changé. Donc ça c'est une de leurs croyances aussi. Et ils croient que les compagnons du messager wa sallam sont devenus des hypocrites, des munafiquoun, après la mort du prophète wa sallam, et qu'ils se sont entraînés et qu'ils ont euh, yani, collaboré, travaillé entre eux dans le péché et la transgression pour enlever à Ali radiyallahu anhu son droit et également beaucoup d'autres parmi les graves innovations qui, qui euh, cassent le dos, ils brisent le dos donc ils ont de graves innovations euh, donc le cheikh il continue il dit donc soit que cette personne fait partie de cette, de cette catégorie donc on ne prend pas en considération ce qu'il dit, ou bien qu'il fait partie yani, de ceux qui donnent précédence à Ali ibn Abi Talib anhu, sur Othman ibn Affan anhu, après le consensus de la Ummah euh, parmi les gens de la secte des Haïdiyya. Ceux qui ont considéré ce ceux que, ceux que les gens de al sunna considèrent comme faisant partie des sectes musulmanes qui sont innovatrices et qui font partie des, des innovateurs ou des mouktadi'ah et il n'y a pas de doute que dans ce cas-là, ceux-là sont moins graves ou moins mauvais hein, que ceux qu'on a mentionnés précédemment parmi les rawafid les extrémistes parce que les rawafid sont des extrémistes tant que cette bid'ala qu'ils ont ramené n'atteint pas le degré de pouf en Allah comme la bid'a des rawafid extrémistes donc celui qui fait partie de la première secte, la secte des rawafid extrémistes les, douze, les, douze, les douze, ceux qui suivent les douze imams hein, les diodes on les appelle parfois dans des livres traduits en français ou bien la secte des ja'fariyya al-imamiyya donc si c'est ceux-là, on ne prend pas en considération leurs paroles Hein, leur parole n'a aucun poids dans la balance de l'islam et on juge à leur sujet qu'ils sont dans le coffre à cause de leur croyances corrompues et parmi ces croyances là celles qu'on a mentionnées comme exemple et euh, Yahani, et parmi les exemples également de ces fausses croyances là qui est encore plus grave et plus grand encore il y a euh, le shirk majeur qu'ils font qui se manifeste par le fait de euh, vénérer les, habit les les gens qui sont enterrés dans les tombeaux et de chercher leur secours et de les appeler au secours et de, de leur demander le support et la subsistance et des choses de ce genre Donc, ça c'est des exemples de shirk majeurs hein et le shirk il dit ensuite tandis que ceux qui font partie de la deuxième secte la secte des Zaidiyah. Donc, ceux-là, eux aussi, on ne se, on ne, on ne se fie pas à leurs paroles euh, lorsqu'ils disent qu'ils préfèrent Ali sur Othman, radiallahu anhumma, après que le consensus ait été euh, établi sur l'ordre des Khulafah, les quatre Khulafah, et que cet ordre-là, c'est le même dans le Khilafah et dans le Mérite. Okay. Et dans l'excellence. Et donc, l'ordre du khilafah et l'ordre du mérite, c'est que le premier c'est Abu Bakr, puis ensuite Omar, puis ensuite Uthman, puis ensuite Ali, radiallahu anhum. Et donc, c'est-à-dire que Allah soit satisfait d'eux et qu'il soit satisfait également des autres compagnons de notre prophète Muhammad. La deuxième question, c'est la suivante euh, le fait de décrire les khulafa' raschidin, ou de, de, de lorsqu'on dit les khulafa' raschidin, est-ce que c'est spécifique hein, les successeurs qui sont bien sur la droiture et bien guidés Est-ce que c'est spécifique à Abu Bakr, Omar, Osman et Ali, anhum, ou bien D'autres peuvent rentrer dans cette description-là, comme par exemple Omar ibn Abdul Aziz. Et euh, ça, ça, ça a été un khalifa qui est venu plus tard. Hein? Il y en a plus tard après. Donc, la réponse à cette question, le Sheikh il dit, lorsqu'on dit les khulafahs al-Rashidin, ou bien les Khulafa al les successeurs sur la droiture bien guidés, on parle par, en, disant ce, en disant ça, on, on fait allusion à qui aux successeurs les quatre seulement, les quatre polâfa seulement. Et ce que ce que des ulamas ont mentionné à propos de Omar Ibn, Ibn Abdul Aziz, qu'on qu pouvait le rallier aux autres quatre parmi les parmi les quatre polâfa. À cause de ce qu'on a mentionné à son sujet, du fait qu'il était juste hein, et qu'il était, euh, qu était honnête et droit, dans son khilafa, lorsqu'il a été le khalifa des musulmans, le shaykh il dit que la vérité c'est que il n'y a pas deux personnes qui, qui divergent sur le fait que tous les sahabas du prophète sont meilleurs que tous ceux qui viennent après eux. Et la preuve de ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Laissez mes compagnons, parce que si l'un d'entre vous devait donner en au monde la quantité d'or équivalent à la montagne de Ohud, eh bien, ça n'aurait même pas hein, atteint la valeur de ce qu'un sahabi donne comme une poignée de main en sadaqah. Ou bien même la moitié d'une poignée de main. Donc, c'est pour dire que le mérite, des Sahaba, il ne peut jamais être égalé. Donc, tout ce qui vient après les Sahaba, parmi les gens qui suivent la droiture et qui suivent la, la, la bonne voie, alors il a des caractéristiques de mérite selon ce qu'il a établi en lui-même comme bonne action, hein, et selon également ce qu'il a subi comme euh, épreuve. Hein, parmi les bonnes épreuves qu'il a qu'il a subies. Ce qui vient conclure donc la, la lecture du char, hein, et on va maintenant traduire le commentaire du cher Zaid sur cette partie. Dans, les, dans le cours audio que le cher a fait, donc, le commentaire qu'il a fait à la fin de cette partie-là. Donc, Il, il dit le cher, il dit Macha'Allah, il dit donc louange à Allah et paix et salut sur le prophète sallam, et sur sa famille et ses compagnons. Ce sujet fait partie des sujets importants dans la croyance. Et c'est la position des gens envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa de façon générale et à propos des polafars Rachidine en particulier en ce qui concerne les gens qui ont suivi c'est-à-dire qui suivent la voie de la sunna, qui suivent la sunna en réalité ceux-là, ils reconnaissent le mérite des Sahaba. Avec leurs différents degrés, différents niveaux qu'ils ont. Parce que Allah, le sage, a préféré certaines créatures sur d'autres. Euh, le cheikh il mentionne le verset dans lequel Allah a dit, euh, les vers, euh, en parlant euh, des prophètes, des messagers, il dit, « Quel qu'un rusul ba'dahum ala c'est-à-dire euh, parmi les messagers il y en a que Allah a préféré sur d'autres et les sahabas les nobles sahabas également parmi eux il y en a qui sont nobles et il y en a d'autres qui sont en dessous d'eux donc si on dit par exemple que parmi eux il y en a qui sont bons et il y en a d'autres qui sont meilleurs, eh bien il ne faut pas sentir que celui qui est euh, il y en a bon, il est, euh, il y un, il est diminué, donc on le rabaisse par rapport aux autres. Donc, ils sont tous sur, du, sur le bien et sur la guidance et, et ils sont tous unis dans la meilleure des caractéristiques et c'est la caractéristique d'être le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont tous en commun la meilleure caractéristique qui est la caractéristique d'être un sahabi d'être un compagnon du prophète alayhi donc ils ont pris cette caractéristique là et ils ont respecté son droit chacun selon sa capacité et aucun d'entre eux a eu de manquement. et les gens de la sunnah ont cru en cela parmi les gens d'Ahl Sunnah et ceux qui les suivent parmi les gens du commun dans le fait de préférer les khulafah Rashidin les quatre d'entre eux de les préférer sur les autres Et que leur ordre dans le mérite, comme on, a, comme on les a mentionnés dans les livres d'Aqida, Abu Bakr, As-Siddiq, c'est le premier khalifa du prophète, alayhi wa sallam, et c'est le meilleur des hommes après le prophète, wa sallam, et après les messagers et les prophètes. Donc il était celui qui méritait le mieux, hein, il, mé il méritait le plus. Hein, le khilafa et son, son c'est-à-dire sa succession, a été établie par les textes et par, euh, y a il y a le consensus. Et il est suivi par Omar al-Farouk, anhu, et ils sont suivis tous les deux par Othman ibn Affan. Après, qu'est-ce qui est arrivé comme, euh, y les y divergence entre Le fait est ce qu'on donne précédence à Osman ou Ali il y a eu une divergence là dessus il y en a le comité de consultation parmi les six euh, compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été guidés à donner précédence à Osman ibn Afan al Khilafa et il est suivi par la suite par Ali Ibn Abi Talib, et ça c'est devenu un consensus, il n'est pas permis de le briser, et personne ne doute à ce sujet-là. Et après eux, les autres, les autres compagnons du prophète, et ils sont à des différents degrés, et différents niveaux, dans le, yani le fait d'être sahabi, et yani dans euh, le mérite qu'ils ont chacun selon son degré. Chacun a des particularités par lesquelles ils ont été mentionnés. Donc on prend ces choses-là en considération. Donc pour résumer, la croyance des croyants, des premiers croyants et des derniers croyants, ceux qui ont précédé et ceux qui ont suivi, c'est de croire en le mérite des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de Et qu'ils ont dit à leur sujet ce que Allah et son messager ont dit à leur sujet. Comme les versets qu'on a mentionnés dans le résumé, et de même que dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les gens d'Al-Sunnah ont cru en cela. Les premiers et ceux qui ont suivi, les derniers d'entre eux, jusqu'au jour de la résurrection, ils croient en ça. Et Allah a mentionné cela dans, son, dans sa parole. Lorsqu'il dit Et ceux qui sont venus après eux disent Ô oh, notre Seigneur, pardonne à nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets pas dans notre cœur de rancune envers ceux qui ont cru ô oh, notre Seigneur, tu es certes pardonneur et miséricordieux. Donc ça c'est les caractéristiques des gens de la foi après le Prophète sallam. Après avoir mentionné, après que Allah subhanahu wa ta'ala ait mentionné les muhajirin, et il a mentionné ensuite les ansars, et il a mentionné tous ceux qui viennent par la suite après eux, parmi ceux qui suivent la bonne voie, que leur position vers les sahaba, est ce que Allah subhanahu wa a mentionné dans le Coran à leur sujet. Ils disent, oh, « Ô notre Seigneur, pardonne-nous à ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et ne mets pas dans notre cœur de la rancune envers ceux qui ont cru. Ô oh, notre Seigneur, tu es certes, donc Seigneur, tu es certes, compatissant et miséricordieux. » En ce qui concerne les gens de Binah, donc, c'est comme vous avez entendu. « Leur position envers les compagnons du Prophet, comme les Khawarij, c'est la première secte parmi les sectes des gens de puisque le premier d'entre eux s'est opposé au Prophète dans sa distribution des butins. Et il a dit Sois juste ô Muhammad. Il a dit ça c'est une distribution. On n'a pas voulu le visage Ainsi que d'autres paroles qu'il a dit, qui sont des paroles de, y de quelqu'un qui n'a pas de respect et qui a un cœur dur. Il y a un cœur dans, dans lequel la foi n'est pas rentrée. Hein, certains compagnons ont voulu le tuer. Ils ont demandé au prophète Et le prophète ne leur a pas permis. Il a dit laisse-le. Parce que de, de celui-là, des gens vont sortir hein, de cette catégorie ou de cette sortent de personnes, hein, il y a des gens qui vont sortir, vous allez mépriser votre prière par rapport à leur prière, et leur récitation par rapport à votre récitation. Hein, vous allez mépriser votre récitation par rapport à leur... Et ils vont sortir de la religion comme la flèche quitte son arc, comme elle traverse la, la, la, sa proie Et ça, c'est un miracle du prophète saint, -Saint -Sain, puisqu'il avait annoncé ça, et Ils sont sortis contre Ali ibn Abi Talib, ainsi que ceux parmi les Sahaba qui étaient avec lui. Ils ont donc par la suite fait toutes sortes de fitna il y a eu une batte, un combat entre les Sahaba qui suivaient Ali radiallahu anhu, et la secte des Khawarij. Et Allah les a aidés contre les Khawarij. Hein, ils les ont combattus, et ceux d'entre eux qui se sont enfuis, se sont enfuis. Et ça, c'est la conclusion des gens de Buddha. Ils n'ont jamais de victoire. Parce qu'il n'y a rien de bon dans, en eux, il n'y a rien de bon. Et tous ceux qui agissent comme eux, parmi ceux qui, ont, qui sont venus après, Parmi ceux qui veulent opposer les dirigeants et qui veulent les enlever du pouvoir et leur enlever le pouvoir, ils font partie aussi des Khawarij, Comme les faibles d'esprit font à notre époque lorsqu'ils sortent contre les dirigeants, les dirigeants musulmans. parce qu'il a fait quelque chose d'injustice ou qu'il a eu un manquement. Et le prophète sallam m'a averti contre ça. Et il a ordonné de faire preuve de patience à propos euh, des dirigeants qui sont injustes. Et la raison de ça, c'est uniquement à cause du besoin que les gens ont de ce dirigeant-là. Et ce que Allah réforme, Par leur intermédiaire est plus grand que le bien, euh, que le mal que ces dirigeants-là peuvent faire. Et c'est pour ça qu'une des croyances de Ahlus Sunnatul c'est de respecter hein, notre engagement envers ce dirigeant-là, qui est un dirigeant légal, qui dont le pouvoir et l'autorité a été confirmé, par la cho le choix des gens d'entre les musulmans qui, ont <coughs> qui sont haut placés et qui ont la décision, ou bien parce qu'il a pris le dessus sur les autres et qu'il fait partie des musulmans, il n'est y pas permis pour quelqu'un d'autre de se dire à lui-même qu'il veut sortir contre le dirigeant. Parce que celui qui fait ça, il devient un d'entre les Khawarij. ...que le prophète sallam a blâmé... ...et il a dit à leur sujet... ...qu'ils sont les chiens de l'enfer... ...en ce qui concerne les gens d'Ahl Sunnah... ...leur position... ...envers les dirigeants... ...même s'ils font de l'injustice... ...et qu'ils prennent l'argent... ...et qu'ils frappent le dos... ...leur position envers eux... ...c'est de respecter l'engagement... ...et de faire preuve d'endurance... Comme le professeur somme l'a incité en disant il a incité à faire ça en disant sois patient même s'il frappe ton dos et qu'il prend tes biens donc ils ont les gens de la Sunna ont eu le succès de Yanni, la, la voie correcte ils ont préservé la, la, leur vie et la religion et les biens et l'honneur Parce qu'ils ont fait preuve d'endurance et qu'ils se sont accrochés au conseil du prophète sallallahu alayhi wa Et donc les khawarij sont une secte qui a transgressé et euh, qui est euh, tyrannique. Il n'y a aucun bien en eux. Et ce n'est pas uniquement ceux d'entre eux qui sont sortis contre Ali ibn Abi Talib. Hein, ça ne se limite pas uniquement à eux. Il y a leur sortie, elle se répète. Il y a selon l'époque et l'endroit. Donc ils réapparaissent. Parce que le prophète Sansal a dit, il dit que parmi eux, il y en a y 20 sectes parmi les Khawarij. Et qu'ils vont se succéder avec cette idée qui est euh, erronée et déviée. Hein, leur idée qui est erronée et déviée. En ce qui concerne les Rawafid, hein, comme vous avez entendu dans le char, et leurs catégories, qu'ils sont quatre catégories, les Mu'alliha, les Sabba et euh, al mufaddala Donc les premiers... C'est ceux qui ont divinisé Ali, c'est ceux qui étaient sur yani la de ces gens-là à l'époque d'Ali, et ceux qui ont cette Akhida aujourd'hui jusqu'à nos jours. Il y en a qui ont encore cette Akhida aujourd'hui, qui, qui, qui croient que Ali est Dieu, et ils prétendent. il croit qu'il va avoir le jugement au jour de la résurrection pour juger entre les hommes. Et ça, ça fait partie des mensonges que les ra'afid, ra se, euh, se sont accaparés, cette, ou bien ils sont les seuls à avoir ramené cette innovation-là parmi les sectes islamiques. Hein? Et il dit ensuite, le cheikh que... Hein, on peut ajouter à ça également le shirk majeur qu'ils font Il y en a ouvertement et ils considèrent que cela fait partie de l'adoration qui est obligatoire pour eux et donc ils se sont égarés en eux-mêmes et ils ont égaré le commun des gens avec eux avec les, les tombeaux et la visite des tombeaux hein, et de s'accrocher à ces, ces tombes-là Et leur croyance à propos du, du Mahdi attendu, donc le, le Mahdi al c'est qui va établir la justice à la fin des temps. Ils ont beaucoup d'autres mensonges également dans leurs livres et qu'on entend par leur langue. Et la, trois, la deuxième secte, c'est Assaba, ceux qui insultent Abu Bakr et Omar, et les Sahabs en général également. Ils les insultent. Et ils n'ont pas Il y a un effet d'exception, excepté un petit nombre d'entre les Sahaba qui ont été exemptés de leur langue et de leurs insultes. Et al mufad là sont moindres. Hein? Ils sont moins graves. Ils sont moindres dans le, leur bid'a... que les autres, mais quand même. Depuis qu'on parle d'une bidah, on parle de quelque chose qui est mauvais, hein, qui est un grave, un grave danger. Donc, même si ce n'est pas le même degré d'égarement, de, mais c'est quand même un, une bida. Et Du moment c'est une bidah, c'est un grave danger, un, gra, un, un grand mal, mais qui est moins grave que la première secte et la deuxième. Et ce sont les aïdias. Et c'est ceux qui ont préféré Ali ibn Abi Talib à Othman, mais ils n'ont pas insulté les deux chefs, c'est-à-dire Abu Bakr et Omar, et, et ils n'ont pas déclaré pour faire les compagnons du prophète Salah Salam. Toutefois, ils ont exagéré à propos d'Ali, et ils l'ont préféré à Abu Bakr et Omar. Donc, ils ont contredit les textes et le consensus. Et donc, ils sont tombés dans un grand mal. Même si on les calcule parmi les sectes musulmans. Oui. Donc, il y a les questions maintenant. Comment on répond à celui qui, euh, comment on répond à celui qui insulte qui attaque Muawiyah en utilisant comme argument qu'il est sorti euh, contre, contre Ali donc avec prétexte avec, comme prétexte qu'il est sorti contre Ali alors que Ali était le khalifa à cette époque-là donc comment on répond à ça le chef dit celui qui Donc, celui qui attaque Muawiyah fait partie des gens de Bid'a et de l'égarement. Parce que la position des musulmans sincères dans leur Islam, vis-à-vis -vis des compagnons du Prophète sallallahu sallam, c'est qu'ils les aiment et qu'ils disent radiallahu anhum, et que ce qui est arrivé comme divergence entre eux, à l'époque d'Ali ibn Abi Talib et de Mu'awiyah ou à d'autres époques ils sont soit entre une des deux personnes suivantes soit qu'il a, euh, il y a une raison parce qu'il a fait une ishtihad il a, une, il a donc deux récompenses la récompense d'avoir la bonne réponse et d'avoir fait l'ishtihad et celui qui a commis une erreur il a une seule récompense et son erreur est excusée et les gens d'Ahl wa sont d'accord sur le fait qu'il faut qu'ils gardent leur langue au sujet de ce qui s'est produit entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam peu importe que ce soit entre Ali et Mu'awiyah ou d'autres parmi les sahaba deuxième question donc il y a une femme Qui, euh, elle a été, donc, le ramadan est arrivé et elle était nous c'est-à-dire elle était dans ses écoulements post-nataux. Lequel des deux elle fait passer devant Est-ce que c'est le fait d'allaiter ou le fait d'être nous Lequel des deux a précédence Le fait d'être dans les écoulements post-nataux ou le fait d'allaiter Donc, le cheikh il répond. Il, il demande de répéter la question. Le chef, il dit, ça dépend du besoin. Du besoin urgent. Si elle brise le jeûne, parce que ça va ramener un mal à son... un, un, un, un tort à, à son bébé. Il dit, même si à notre époque, ça c'est... Il dit, ça, c'est, c'est pas présent, puisqu'il y a de, du lait pour les bébés, autre que l'allaitement. Donc, il dit, dans ce cas-là, elle, elle doit jeûner si elle a fini, euh, ses écoulements post-nataux. Donc, elle doit jeûner si elle a été purifiée. La base, c'est qu'elle jeûne du moment qu'elle a été purifiée des écoulements post-nataux. Et elle fait la salade, Tant qu elle est, du moment qu'elle n'est pas malade, c'est obligatoire pour elle donc de faire cette obligation-là de jeûne. Et elle donne à son bébé, il y a qu'est-ce qui, euh, qu qui est présent euh, à notre époque, comme il euh, y a une nourriture pour son bébé, parmi les nourritures qui existent à notre époque pour les bébés spécial pour les bébé et elle jeûne ça c'est la, la base mais s'il si va arriver un tort au bébé si elle ne euh, l'allait pas dans ce cas-là il n'y a pas de problème qu'elle brise son jeûne à cause de ça et donc il dit le cher dans ce cas-là elle doit euh, venir reprendre ses jeûnes, ses jeûnes et nourrir après. Mais si elle était malade à, à cause des, des traces de, de, de sang qui coulent après l'accouchement, dans ce cas-là, elle va seulement euh, nourrir, elle ne va pas euh, reprendre le jeûne. Elle va nourrir un pauvre pour chaque jour qu'elle a manqué. Si elle avait un nifas. Une autre question Est-ce que Zul sera faisait partie des Sahaba? Il dit non, non, il n'est pas considéré, il n'est pas euh, considéré comme faisant partie des Sahaba, même si il a vécu à cette époque-là. Il est la personne qui est déviée ou innovateur. Il ne, il ne fait pas partie des Sahaba et on ne l'appelle pas Sahabi non plus. Les Sahaba, c'est ceux qui suivent le Prophète sallallahu alaihi wasallam et ceux qui l'ont suivi avec ce qu'il a amené. Mais ses ennemis, même s'ils l'ont vu et qu'ils qu étaient à son époque, ceux-là ne sont pas parmi les compagnons du Prophète sallallahu alaihi wasallam. Une autre question. Celui qui la question c'est Est-ce que celui qui est tombé dans une bid'a parmi les bidhas des Khawarij, on l'appelle Kharidji, ou bien c'est une condition qu'il croit à toutes leurs croyances Le cheikh dit non. Le cheikh dit que l'action indique la croyance. Celui qui fait l'action des Khawarij, ça suffit. Son action, qui indique, et ça indique sa croyance. Hein et on avertit son état pour, aux gens pour pas que les gens soient trompés par lui et celui qui, fait, qui va faire ça qui va clarifier ça sont les ulama ceux qui ont connu la raqidah d'Ahl Sunnah et, et qui ont connu la croyance de ceux qui opposent parmi les khawarij, mu'tazila et autres donc celui qui juge ce sont les hommes de science ceux à qui Allah a donné une grande portion de la science donc là La dernière question, c'est que les deux imams al ils n'ont pas mentionné le Khilafat d'Al-Hassan comme faisant partie du Khilafa ar Personne ne l'a mentionné, la réponse est que personne ne l'a mentionné parmi les Khilafat ar Donc, ar ils n'ont pas eu de manquement. En ne le mentionnant pas. Et donc, ça, c'est la fin du cours numéro 4. Alhamdulillah, Rabbil Alameen wa sallallahu wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa wa ala alihi wa sahbih Ajma'iyin.